18h e e u r s passé e s de 44 secondes pour être précis. Merci de nous rejoindre sur le 494. Merci d'être fidèle comme chaque dimanche soir de 18h à 20h. Sébastien Agass aux manettes. Vous connaissez le, le principe, c'est la belle rock. Deux h e e u r s de musique, pas comme les autres, avec encore une fois beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et aussi une invitée ce soir, ça nous fait bien plaisir. C'est Laure, Laure du service culturel de Riorge. Comment vas-tu, Laure Très bien, surtout quand on est dans une aussi bonne émission radiophonique. Oh là là là là là là là là. D'accord. D'accord, ok. Tu,、euh, tu veux que je te dise à quelle heure,、euh, à quelle heure tu fais le chèque, c'est ça Voilà, exactement.、Hein、ça mangera、bon. après. En tout cas, tu es, es là avec、euh, nous pendant、euh, deux heures. On va parler évidemment de, de la fête de la musique qui se rapproche à grands pas, puisque bah, dans une semaine, ça, ça y est, on y sera en plein dedans. La météo avec nous, je crois bien. Ouais, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Quoique, au niveau de la fête de la musique, des fois, on a quelques petites surprises. Souviens-toi, du côté de, de Juan, il y a deux ans de ça hein, avec、euh, Axel Bauer,、euh, concert annulé. Exact. Mais on va même pas tenter le, le destin, on va pas parler de ça, ça va bien se passer. Voilà, donc tout au long de ces deux heures, on va parler évidemment de la fête de la musique et puis on écoutera aussi de, de la bonne musique, des nouveautés. Tiens, comme、euh, je sais pas si tu en a s une habitude. De, de, de l'émission, que tu l'écoutes régulièrement ou pas J'essaye. t e s pas obligé de mentir,、hein. tu peux dire <rire> la vérité. Bon, t e s s a i e au maximum, d'accord. Bon, bah, tu sauras peut-être qu'on est fan ici d'un label anglais qui s'appelle Stolen Recordings. Stolen Recordings est un tout petit label indépendant anglais qui est basé du côté de, de Brighton et qui a aussi des bureaux du côté de Londres, évidemment. Ils viennent de signer un nouveau groupe qui s'appelle My Sad Captains. Il y a un album qui vient de, de sortir, d'ailleurs, qui est disponible dès à présent, qui s'appelle Here and Elsewhere. Et c'est vraiment une merveille de pop mélodique anglaise. Nouveau single d'ailleurs, un extrait de cet album sorti la semaine dernière, ça s'appelle Good to Go. Vous êtes、euh, sur le 894 d a n r le Bell Rock. i t s a q u i c k h e f i c e and don't know why. Everybody says you're and a b i u t If you feel the need to tell all your friends, round about the houses and back again, you take Don't fall late. I thought that's something you would appreciate. But now I'm weighing up all the pros and cons. Being someone you can rely upon. c a u s e we are connected, our very lives. t h e r i o u s ones a wiser, intertwined. Some conjecture h e r l l let m go. I'm not. If I have an answer, I'll just s p e l it. You t a k e C'était une merveille de pop、euh, mélodique comme ça, comme les Anglais ont l'habitude de, de faire.、Hein. My Sad Captain's Good to Go, c'est le nouveau single le extrait d'un premier album hein, qui s'appelle Here and Elsewhere. On vous rappelle que c'est disponible chez Stolen Recordings. Et、euh, si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est distribué en France par、euh, p i a s e Voilà, pour ceux qui prennent le train en route, hein, sachez que vous écoutez le 894, que c'est la belle rock jusqu'à 20h, Deux h e e u r s de musique, pas comme les autres. On sort un petit peu des sentiers battus et ça fait du bien d'écouter de la musique un petit peu fraîche et différente. Voilà, tiens, c'est le cas avec Elvis Perkins in Deerland, un album qui est sorti chez XL, hein, XL distribué en France par Beggars Banquet. La première fois lorsque. Qu'on a écouté hein, parler de cet artiste folk américain, c'était à l'occasion de la sortie de son premier album, souvenez-vous, c'était en 2007. Alors, depuis, pas mal de choses se sont passées,、hein. il a tourné pas mal avec son groupe, le groupe qui s'appelle D'Irlande, et nouvel album qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, ça change pas trop au niveau du, du style musical,、hein. toujours ce mélange de, de rock assez rugueux, on va dire, et de folk aussi ombrageux. Le co-auteur qui bah, puise en, en général son inspiration dans les années. 50, ça nous rappelle un petit peu des artistes comme The Band ou Leonard Cohen, ce qui n'est pas une chose désagréable, on va dire. D'accord avec moi ou pas、ouais, Laure Tout à fait. Tu suis, tu suis, c'est bien.、Euh, un disque qu'on a plaisir à, à écouter, franchement exceptionnel, avec de superbes mélodies, encore une fois, pour ce qui est, à mon avis, Elvis Perkins, un des grands talents actuels, notamment sur la scène folk. Un extrait tout de suite dans, dans la Bell e Rock, ça s'appelle Shampoo. L'album donc disponible qui s'appelle Elvis Perkins in D'Irlande. Après, on enchaîne ça avec Santa Cruz. Santa Cruz, un, un groupe que, que tu connais, Laurent. Qu'on a accueilli il y a quelques années à la fête de la musique à Riorge. Eh bien, on écoute tout ça. Deux、excellents extraits d'excellents de, albums. Elvis Perkins in D'Irlande pour commencer. Shampoo, on vous rappelle que l'album est sorti chez XL, distribué en France par Beggars Banquet. L'album s'appelle tout simplement Elvis Perkins in D'Irlande. Et puis à l'instant, un groupe qu'on soutient dans la Bell Rock depuis un bon moment, les 7 français du groupe Santa Cruz. Là encore, l'album est formidable. Un album qui s'appelle Beautiful Life, disponible depuis quelques semaines maintenant. Maintenant, sur un label,、euh, j'aime bien le nom de ce label,、euh, Range Ta Chambre, c'est plutôt euh, sympa.、Euh, c'est vrai qu'il pourrait venir、vécu. chez moi,、ouais, c'est du vécu,、ouais, <rire> c'est un petit peu ça.、Euh, groupe créé donc en 2002, Santa Cruz, quatrième album、A、Beautiful Life, un album superbe hein, aux riches instrumentations. La preuve avec ce morceau Andalus qu'on vient de s'écouter. Vous savez qu'on est rejoint ce soir par、euh, Laure hein, du service culturel de Riorge, c'est pour parler évidemment de la fête de la musique à Riorge, mais aussi. Partout. C est, c est on, la musique partout. on va écouter deux extraits. On va changer de, de style un petit peu. On aime bien un petit peu vadrouiller de gauche à droite dans cette émission. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur la fête de la musique hein, qui a commencé officiellement. C'était du côté de Mabli hier soir. Et puis il y avait du, de la musique aussi、euh, aujourd'hui avec un groupe bah, que vous avez accueilli d'ailleurs au Grand Marais. Et oui, avec plaisir. C'est le ministère des Affaires Populaires qui doit être à la salle Fontalon là cet après-midi. D'accord, t'as été faire un tour non Non, non. non. C'était dans le cadre donc de la fête de l'amitié. En attendant, un extrait à nouveau du nouvel album de Laurent Garnier hein, qui s'appelle Tales of a Klepto-Maniac. Un album qui est disponible depuis、euh, quelques semaines chez Piaz, cinquième album là aussi, pour、euh, Laurent Garnier, un DJ, producteur français,、euh, peut-être un des plus influents. Les critiques ont qualifié cet album de jazz pour le troisième millénaire. Nous,、euh, tout simplement, on, on aime bien dans cette émission. Voilà, un extrait assez、euh, hot, on va dire assez chaud, un petit peu comme le titre. Hein, ça s'appelle Pay TV. En général, quand on va dans les, dans les hôtels et qu'on paye、euh, la télé, c'est pour regarder des trucs.、Euh, voilà, enfin bref. On va arrêter parce qu'il est 18h15. Oui,、euh, oui, oui, moi non plus. Non, moi non plus, Laure, du tout. Allez, Laurent Garnier, donc extrait de ce cinquième album, tout de suite dans la belle rock. Music of tomorrow. l Honneur sur le 894 dans Label Rock avec Laurent Garnier pour commencer. Pay TV, on vous rappelle donc cinquième album disponible depuis quelques semaines, hautement, même chaudement. On recommandait Tales of k l e p t o m a n i a c chez p i a s e Et puis à l'instant, une compilation. On a l'habitude de recevoir des compilations de chez Kitsune, puisqu'ils en sont au volume numéro 7. Kitsune, label assez hype, on va dire, parisien qui sort des disques, mais aussi fabrique et design des fringues. aussi Est-ce que tu n'as p as, des, des, as pas des fringues, Kitsune Non, je ne connaissais pas, pas, pas, pas mais je peux tout de suite、pas. me renseigner pour être à la page. Eh bien, il n'y a pas de souci. Il faut aller sur kitsune.fr. D'ailleurs, si vous voulez retrouver, comme chaque semaine, l'intégralité des track listings de Label Rock, vous allez sur www.virgineradiorone.fr et vous cliquez sur un petit onglet en haut qui s'appelle Label Rock. Et surprise, surprise, non seulement vous pouvez retrouver tous les morceaux qu'on a diffusés, mais aussi、euh, réécouter chaque émission depuis au moins plus d'un an, il me semble.、Hein. Donc, vous avez de quoi vous amuser. Voilà.、Euh, Renaissance Man, c'est le Titre qu'on vient de s'écouter, le morceau s'appelait Rhythm.、Euh, pas mal de très bonnes choses hein, sur cette compilation, puisqu'elle a l'habitude de, de, de révéler au grand jour de nombreux artistes talentueux. Alors il y en a qu'on、euh, qu connaît dans cette émission, comme Tudor Cinema Club, Phoenix, La r o u Autocrats ou alors Yuxex. Ça c'est vraiment pour les plus connus, mais on découvre aussi pas mal de, de nouveaux talents, tels que les espagnols de Crystal Fighters par exemple. Un duo new-yorkais, pas mal aussi, qui s'appelle Golden Filter, t u Lips ou alors justement. Les Finlandais de Renaissance Man avec Rhythm au programme de la b e l Rock. Et Laure, tu vas nous parler un petit peu de, de la fête de la musique. La fête de la musique qui a commencé officiellement hier soir, c'était du côté de Mabli. De Mabli, de Mabli un, avec un changement de lieu, puisque la, la fête de la musique était au parc Louise Michel. Et、euh, moi, j'ai trouvé que c'était super convivial, ce petit parc, pour tous les âges. Les groupes se sont enchaînés,、euh, séparés par,、euh, par une batoukada qui、euh, circulait au milieu de nous. Donc, c'était super. Donc, ça、sympa. a commencé. à 19h, il me semble.、Hein. Voilà. Et ça commençait,、euh, tu me disais hors antenne que ça a commencé plutôt mal avec、euh, une mauvaise expérience du côté du kebab, c'est、euh, ça Voilà, c'est ça non, non, non, mais il faut partager、ça. avec les auditeurs. Je veux que cette émission reste très、euh, conviviale et、euh, ça fait partie des expériences de la vie. On a tous eu un mauvais kebab.、Hein. Moi, ça m'est arrivé du côté ouais, de Londres. J'étais malade pendant、kebab. trois jours. C'était la plus longue attente de ma vie pour un kebab. D'accord. <rire> <C 'est... rire> combien de temps pour un kebab、ah, Une heure et demie, je pense. Mais... Une heure et demie pour voilà, un kebab. Voilà, ça valait le coup. D'accord.、Ouais. Et t'es quand même resté planté là pendant une heure et demie. Oui, mais je tiens à aller au bout des choses, moi, tu sais. D'accord. Très bien, t i e Donc, on revient à la fête de la, de la musique à, à Mabli. Quelle était l'ambiance hier soir bah, Super c o n v i v i a l Pour tous les âges, il y avait des enfants, des plus, des plus, des plus, des plus vieux. Tout, sympa, vraiment.、Euh, des, des coups de cœur au niveau de, des groupes bah, La Varda, c'était vraiment、euh, sympa.、Quoi. Musique、euh, plutôt bretonne,、euh, sur des sons un peu de violon, guitare, etc. C'était festif.、Euh, au niveau des, des autres groupes lo locaux, il y avait les c a s s e p o m p o n s par exemple, l e s c a s s e p o m p o n s moi je suis arrivée après. Il y avait Rick Station. Merci, merci, de... Monsieur Kebab Voilà. Hein、non, mais f r a n c e C'était pendant le concert, a i s c'est. l y a Rick Station qui tourne,、euh, qui a déjà passé à Mabli, je crois,、ouais. mais, euh, qui était bien sympa aussi. Donc, une soirée bien diversifiée et, et très chaleureuse. Donc, la fête de la musique est partie du bon pied, on va dire. Ouais, pour moi, oui, en tout cas. Alors, Mabli, donc, c'est terminé. On va s'intéresser évidemment à Riorge avec toi dans quelques minutes, mais on va parler évidemment de, de Juan, puisque pendant 5 jours, du 18 au 22 juin, Juan va vivre au rythme de la fête de la musique. Avec,、euh, c'est pas une surprise maintenant, hein, comme invité d'honneur sur la grande scène. Place de l'Hôtel de Ville, l'Orchestre National de Barbès. Alors, évidemment, il y aura d'autres podiums sur lesquels vont se succéder différents groupes de, de musique qui vont être un petit peu disséminés un petit peu partout à travers la ville. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de concerts gratuits dans tous les quartiers. Il y aura aussi des rencontres chorégraphiques. On va s'intéresser donc au samedi 20 juin à partir de 20h30 sur la place de l'Hôtel de Ville, l'Orchestre National de Barbès. Je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu de cet orchestre ou pas. Alors, ouais,、euh, je sais qu'ils sont. Très nombreux sur scène. C'est un mélange un peu de plein de styles, rock, rai, chant traditionnel, reggae, gnawa ou funk, pour un cocktail qui, à mon avis, sera très détonnant. Ouais, un groupe de, de renommée internationale hein, qui a joué un petit peu partout dans, dans le monde, qui s'est fondé quand même en 9 5 Donc beaucoup d'expériences de scène, beaucoup d'albums aussi disponibles avec des musiciens issus d'horizons divers.、Hein. Ils peuvent venir soit de, de France, d'Algérie ou du Maroc. Au niveau du son, tu l'as dit, hein, ça va mélanger beaucoup, beaucoup de choses. Chose, je dirais juste une chose, métissage et ouverture sur le monde qui semble être un petit peu la, la, la politique de, de la mairie de, de Rouen en ce moment. Hein, la preuve avec ce qui se passe du côté de, de la fête de l'amitié. Aussi à noter en première partie, il y a toujours un groupe local en première partie de, de la tête d'affiche. Et ce coup-ci, la première partie sera assurée par un groupe rouenais n qu'on aime bien sur cette antenne qui s'appelle Thomasa.、Euh, huit artistes aux influences variées et une danseuse. Et quelle danseuse hein, elle vient souvent nous voir à la radio, c'est vraiment. Un coup de vent, je pense que ça va, ça va déménager sur la place de l'hôtel de ville. Voilà, au niveau musique, hein, ça va se partager entre le flamenco, la rumba, la fusion. Bref, Thomasa qui transporte son public vers des horizons méditerranéens. Une soirée qui s'annonce radieuse et on croise les doigts pour、euh, qu'il fasse beau, hein, tout simplement, hein, et qu'il y ait une bonne ambiance. Alors. Orchestre national de Barbès, du rail dans la Bell e Rock, ça doit être une première, mais bon pourquoi pas. Un morceau qui s'appelle Les Mouimas. C'est parti National de Barbès dans la Belle Rock avec les Mouimins, l'orchestre national de Barbès qui viendra donc gracier la scène de la place de l'hôtel de ville. Ça sera samedi prochain à partir de 20h30 avec, on vous le disait en première partie, le groupe rouennais. Thomasa en même temps du côté de Clermont, si vous n'êtes pas sur Rouen mais que vous êtes sur Clermont. Et、eh、b e n vous êtes plutôt vénards aussi, puisque vous pourrez applaudir un artiste qu'on aime bien dans cette émission qui s'appelle Anthony Joseph. Il sera là avec son groupe de Spasm Band. Ça sera donc à la fête de la musique à Clermont-Ferrand. Musique It's just a tree sided box with the front wide open up to the b l a c k box and the gist of t e i n a corner with a slice of shark and a bowl and half a line and plenty c o n g o pepper. And I'm on a stretch between Isaiah and the Song of Solomon. And I'm sitting on c o a mountain now.、Ooh. And I'm watching the world roll by. Three months ago, three months ago, three months a g t r e e more color, three more n m o l o u n three a h o r e color, man. i The m a i m box bottom. Down in El And uh, there was a time you when know, I used to see women walking, and uh, they used to kind of lift their skirts up to, to cross over all that mud and rum, you know. Dream on t o a m o dream on t o a m o dream on t o a m o m o u n t a i n dream on t o a m o dream on t o a m o dream on t o a m o m o u n t a i n h e y y o u g o t t a dream on dream on t o a m o m o u n t a i n n o w Yeah. Si on parlait de métissage et d'ouverture sur le monde avec l'orchestre national de Barbès, sûrement on peut dire la même chose pour Anthony Joseph et son quintette de jazz, hein, qui seront donc présents du côté de Clermont-Ferrand le jour officiel de la fête de la musique puisque c'est le dimanche 21 juin. Voilà, si vous êtes du côté de, de Clermont, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous ne regretterez pas.、Euh, plus sur Anthony Joseph, nouvel album sur qui début d'infos est sorti d'année Anthony en début Un superbe album qui s'appelle、euh, Birdhead Son. Voilà, tu, tu kiffes ce genre de son ou pas? Alors, ouais, ouais j'ai bien aimé ce petit son afrobeat là. Ça me donne envie de faire le déplacement jusqu'à Clermont. Ouais, ça peut être sympa le dimanche 21. Voilà, j'espère、euh, que ça vous donnera un petit peu des idées du côté du, des, des grands marais. Ça, ça, ça, ça, ça, joue là quand même. J'ai compris、euh, le, message. Ouais, le message. Ouais, message le compris, Je ferai remonter. Bon, très bien. On va continuer à parler de, de la fête de la musique、euh, localement sur Juan Riorge et、euh, un petit peu partout au. t o u r de notre belle région, on va quand même caser deux nouveautés. Une nouveauté qu'on qu vous a présentée la, la semaine dernière, un groupe qui vient de Glasgow, qui porte le nom du, bah, du héros、Superéo. de Spider-Man, c'est ça.、Euh, Peter Parker, voilà, ils sont Kat, Rose, Jane, t o r i n、euh, i et Jérémy. Tout premier disque qui va sortir le 6 juillet prochain sur un label anglais qui s'appelle Lucky Number 9. Je vous rappelle, il s'appelle Peter Parker et ça s'appelle Swallow the Rockets. Reggae, Ça vous dit Oui Alors c'est parti Tout de suite dans la Bell Rock. petit reggae dans la Belle Rock, mais c'est pas innocent, évidemment, puisqu'on replonge à nouveau dans la fête de la musique. La fête de la musique qui va commencer à Rouen officiellement le jeudi 18 juin. Avec ce groupe qu'on vient d'écouter,、euh, six musiciens lyonnais qui s'appellent Papapoué, je crois que t as un petit peu plus d'infos que, que moi peut-être sur ce groupe, non tu...、ouais, Papapoué, ça fait un moment qu'il tourne et c'est un excellent groupe de, de reggae en effet.、Euh, ouais. Et puis、euh, dire a u s s i qu'à Bérégovois, il y a une ambiance hyper conviviale, donc il faut y aller. Ouais, j'ai eu l'occasion d'y aller、euh, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était la première fois que je mettais les pieds là-bas et c'est vrai que j'étais agréablement surpris par le cadre et aussi l'enthousiasme des organisateurs là-bas.、Ouais, il y a plein de scènes sympas sur l e Ouais. ouais, mais il y a plein, plein, plein. C'est vrai que, bon, évidemment, les mardis du Grand Marais, mais il y a plein d'endroits aussi pour sortir hein, sur o u e n Et puis, il y a Et... un sacré vivier de groupes locaux、euh, qui valent、euh, vraiment le coup. Donc... Et b e n justement, on va en parler hein, avant de, de parler de la fête de la musique à r i o r g e On va donner comme ça quelques rendez-vous importants encore concernant la fête de la musique à Rouen. Donc,、euh, officiellement, début le jeudi 18 juin, on vous le disait au centre de jeunesse Pierre b é r é g o v o y à partir de 21h avec Papa Poué en compagnie d'un groupe indie rock qui s'appelle. Rouma n e t r a Ça va continuer le samedi 20 juin. Ça va se passer du côté du kiosque place des promenades jusqu'à 20h avec toute une succession de groupes locaux. On peut citer notamment Newbies pour du rock, p a p e r Rock Scissors pour du rock progressif. Il y aura aussi Next Exit pour du punk rock et on terminera la soirée avec Anuit Coeptis pour un set de fusion. Le samedi soir, donc le grand concert évidemment avec l'orchestre national de Barbès. Et Thomasa. Le dimanche 21 juin, ça continue. À partir de 14h, place des Cerisiers, ça va durer jusqu'à 19h30. Avec encore une fois, l h e u r e pas mal de groupes aussi présents là. Oui, puis il y en a certains que tu as cités, je pense, qu'on a a c c u e i l l i au grand marais qu'on est ravis de voir continuer tourner. Voilà, un peu plus. Donc, amicalement, v a t r e sera là pour de la chanson française. Il y aura aussi Slim Poto pour de la danse hip-hop. Wisely Insane pour du rock metal. b a n a n i m Tavi. Pour un set de percussion, s du rap aussi avec les fils d'émigrés et enfin de la danse hip-hop avec les melting p o t du côté de Rouen Plage et jusqu'à 18h, donc toujours le dimanche 21 juin, on aura l'occasion de retrouver notre Manu de l'antenne avec son groupe Avelmore pour de la musique celtique évidemment. Ils, sera en, ils seront accompagnés du Swing des Nuls pour de la chanson française et enfin un DJ pour faire danser un petit peu tout le monde sur, le plage, sur la plage, ça va être sympa. Un DJ qui s'appelle Alex B. Les concerts qui continuent le dimanche 21 juin, place Clémenceau, à partir de 19h jusqu'à minuit, avec、euh, 1, 2, 3, 4 groupes. Amandine Jacquet, un jeune talent de la chanson française rouanaise,、euh, va ouvrir le, le bal, suivi par、euh, Sylvain Giraud donc pour、euh, Pop Rock, chanson française. On va enchaîner avec、euh, Made in Nowhere, qu'on a vu d'ailleurs, tout comme、euh, Sylvain, du côté des, des Grands Marais、euh, la saison dernière. Pour un set alternatif, et on terminera par la tête d'affiche Place Clémenceau. Ça sera évidemment Axel et Sophie, c'est-à-dire les petites nacelles pour de la chanson française. Une chanson bah, que. Ils ont le secret, hein, tout simplement.、Hein. Pleine de bonne humeur et d'espièglerie. Ouais, donc ça va être très populaire à partir de 19h. Donc, place Clémenceau, ça sera le dimanche 21 juin. Alors, évidemment, il y a plein, plein, plein d'autres événements. On ne va pas lister non plus parce qu'on pourrait y passer deux heures. Toutes les infos, évidemment, retrouvables sur le site de la mairie de Rouen. Et c'est tout simple c'est www.rouen.fr. Voilà. On commence à parler de Riorge maintenant、ouais, qu'on a fait、plaisir. Rouen. Euh, avec, plaisir.、Euh, tiens, ce que je te propose, c'est qu'on a tellement parlé qu'on va écouter un petit peu de musique.、Hein. Ça serait pas mal.、Okay. Alors, s'il y a eu du rail dans la b e l Rock, c'était plutôt une surprise. Je dois dire que je ne pensais pas un jour passer un petit extrait d a r l e t t y non plus dans la b e l Rock. C'est pourtant le cas avec un groupe qui sera présent du côté de Riorge, un groupe qui s'appelle L'œil du Ficus. Et puisqu'on dit Arletti, en général, a r l e t t y elle est connue pour ça. Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère 「Un sourire i n v e r s e Des <S yeux comme à la neige?」「Une tempête temp au cou? Et, et」「Des oreilles en soleil?」que「e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Des o u s joues en tornade, des sourcils anthropiques et le front les kidnappent. Et, et dis-moi, Arleti, qu'est-ce que c'est qu'une gueule d'atmosphère C'est peut-être une engeance à moitié démoniaque ou peut-être un non-sens. Des mots qui viennent en vrac. La foudre dans les yeux, du vent dans les ménages, des grêlons dans la bouche, une sacrée couche d'ozone, et moi aussi à l é t u e ジャン o s p h è r e L'atmosphère sera justement festive du côté de, de Juan et comme、euh, l a été du côté de Mably aussi, ça sera le cas du côté de Riorge. Riorge qui, c'est bien, hein, ça va pas clasher avec Juan puisque ça sera la veille, ça sera le vendredi 19 juin, c'est-à-dire ce vendredi hein, bon, qui ben, arrive. Avec、euh, L'œil du Ficus qu'on vient d'écouter dans Label Rock, un titre qui s'appelle Atmosphère tiré d'une un, sorte de.、Bon, J'appelle ça un mini-album en fait, hein, six titres. Premier euh, album euh, autoproduit、ouais. pour L'œil、voilà. du Ficus. Voilà, donc on va revenir. Un petit peu sur la programmation. Une programmation établie donc par le service culturel de, de Riorge, je suppose. Exactement. L'équipe derrière le Grand Marais, tout simplement. Voilà, entre autres.、Euh, L'objectif de cette fête de la musique, est-ce qu'il y avait un thème particulier cette année Le thème, c'est la danse, le bal. On voulait,、euh, les élus voulaient une ambiance vraiment festive pour tous, tous les âges et dansante. Donc, mesdames, chaussez vos chaussures de bal les plus belles. Messieurs, vos tubes de pento. Vous ne pourrez pas lutter contre la frénésie de la danse à Riorge vendredi soir. Je vais vous commence... expliquer pourquoi. Ouais, ça commence à partir de quelle heure donc, Laure Alors, ça commence à 18h avec、euh, tout un tas de, de spectacles、euh, proposés par les structures、euh, sociales du quartier, de r i o c g e c e n t r e Et ça va se passer où exactement Place de la République et Place Centrale, donc r i o c g e c e n t r e à côté、euh, du centre social. On, on suit euh, direction r i o c g e c e n t r e c'est indiqué Tout simplement. D'accord, donc début、euh, des festivités à partir de, de 18h. De 18h, et puis les concerts, donc、euh, à partir de 20h, entre les deux places. D'accord, alors le programme un petit peu plus、euh, diffus, un... donc on fait. Voilà, l'œil du Ficus, c'est un souhait de laisser la part belle aux groupes locaux, comme on le fait sur les mardis du Grand Marais, donc avec un projet chanson rock. Puis ensuite, pour que le changement de plateau se fasse sans trop d'attente pour le public sur la place centrale, on accueillera le Smokey Joe Combo, qui est un combo jazz acoustique. Et ensuite, retour sur la place de la République avec le Bal des Martines pour 2h45 de bal enflammé. Ouais, donc vraiment cette notion de, de bal ce soir-là. Voilà, danse, vraiment. Hi histoire danse. De, de, de mélanger un petit peu toutes les Générations, parce qu'on attend aussi bien des, des enfants aux personnes les, les plus âgées.、Hein. Voilà, complètement. C'est familial et festif. Et entièrement gratuit, évidemment, puisque c'est la fête de la musique.、Eh、c'est le principe. Vous avez bossé depuis combien de temps sur ce programme、euh, On essaye de bosser, je sais pas, six mois, sept mois avant. D'accord, d'accord. Donc, pas de souci pour s'approprier les groupes. Est-ce que tu peux me. On va passer un extrait de Smokey Joe Combo. Ils ne sont pas locaux, hein, ils viennent de Toulouse, c'est ça Du sud-ouest. Ouais. ouais. Et、euh, bah, les Smokey Joe C'est o o m b c un combo jazz acoustique qui,、euh, qui vient du jazz, du rock et du rockabilly,、euh, qui s'est recréé vraiment l'ambiance vintage、euh, et enfumée des, des clubs de la belle époque.、Euh, un groupe qui sera sur des grosses scènes de rock rockabilly cet été, comme le、euh, Summer Jamboree en Italie. Et puis,、euh, et puis un album, Swing Brothers Swing, qui est sorti chez Pirate Prod et distribué par Nocturne de Vintage Vocal Swing. D'accord, donc c'est à partir de 18h, c'est ce vendredi 19h. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut aller découvrir un petit peu plus d'infos comme ça www.riorge.fr e h b e n parfait, merci Laure, on s'en écoute un extrait Smokey Joe Combo, c'est tiré justement de l'album、euh, dont tu me parlais. Ça s'appelle, comment ça s'appelle Ça s'appelle Swing Brothers Swing. The It's Me, hot rhythm stimulates me. Can't n e but swing it, boy. Swing it, brother. Swing don't stop. De -de stop that foolish flatter. Come on, swing me, boy. Swing it, brother. Swing raring to go. Ain't him nobody gonna hold me down. Say, listen, boy. Hurry up and send me. Let me go to town. Stop that. to And t t l e a that foolish b r a t t l e Come on, kill me, boy, else we'd r o t h e r s w e m They're Gonna hold me down. Say, listen, boy, hurry up and send me e m o n gordon town. Stop that b e a t i n g dattle. Hand that voice cradle. Come on, kill me, boy. Swing it, brother. Swing. Swing, brother. Ils viennent de Toulouse et de Béziers, les Smokey Joe Combo Swing, Brothers Swing, qui seront donc、euh, ce vendredi du côté de, de Rioge e u pour la fête de la musique.、Euh, allez, tiens, on rappelle encore un petit peu le, le programme au niveau des concerts, a l r s vite fait. Donc, L'œil du Ficus, pour commencer, chanson rock, groupe formé en 2005. Une petite anecdote peut-être sur le、plaît. nom de la m u s i e S'il te plaît, on est friand s de ça, ouais. A、euh, ton avis, pourquoi L'œil du Ficus, Seb Je ne sais pas. Bah, tout <rire> simplement parce qu'ils ont commencé à répéter dans leur cuisine, comme seul, avec comme seul spectateur en face d eux. Un ficus. J'espère qu'il se porte toujours bien. à mon avis, oui, c'est obligé avec une telle musique. On se demande si、euh, que le ficus sera là du côté de, de Riorge hein, ce vendredi. Hein,、ah, surprise. suspens, c'est sûr. Viens voir pour savoir. Et donc ensuite,、euh, le Smokey Joe Combo, ambiance combo jazz acoustique et le bal des Martines. 2h45 de bal, rumba, java samba, c o m b i a v a l s tango. Voilà. Et ils reprennent en général des, des grands standards, hein, de la chanson de la chanson. Française. Mais dans une ambiance pop vitaminée quand même. D'accord. Donc tout le monde va danser, tout le monde va、euh, du côté de, de, de, de Riorge. Et plus d'infos sur www.riorge.fr. Cette ambiance de Smokey Joe Combo, quand je pré préparais l'émission, cette sorte de jazz un petit peu des années 50, m'a poussé encore une fois à repasser un morceau d'Iggy Pop, hein, tout simplement. Superbe nouvel album qui s'appelle Préliminaire. Et M. o n s Iggy e u r i Pop, qui bah, on s'emmerde pas dans la belle rock, on l'invite carrément, la preuve. Uh -huh. Hello, hello, hello. Vous écoutez Virgin Radio Rockstar Music. I'm、uh, Iggy Pop. n o shoes, I don't want no clothes I'm living like the king of the dogs I got a piece of meat in between my teeth I'll bite your throat if you move on me I'm sovereign cause I'm the king of the I'm king dogs. of Smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs. King of the Dogs tiré de l'album,、euh, nouvel album pour l e g u a n e monsieur Iggy Pop,、euh, l'album qui s'appelle Préliminaire, un album、euh, inspiré d'un du, bouquin hein, de Michel Welbeck qui s'appelle La possibilité d u n i l e n c o r e une anecdote signée leur, vas-y.、Ouais, signer les n r o c k En fait, cet album leur a permis, ils s'admiraient depuis longtemps secrètement tous les deux et、euh, pensaient ne pouvoir jamais se rencontrer et ça leur a permis justement de se rencontrer, ce projet d'Iggy、ouais, Pop. Iggy Pop、euh, amoureux de. de La culture française, d'ailleurs, il a été décoré il y a quelques années de, de la médaille de chevalier d'honneur, tout simplement. Un album qui,、euh, qui reprend pas mal de, de choses en français, donc、euh, par exemple Les Feuilles Mortes, hein, où il chante carrément en, en français.、Très、Une belle version, version ouais, très belle、ouais. version, signée、euh, Iggy Pop. Iggy Pop qui、euh, disait en avoir marre d'entendre des choses stupides,、euh, stupides faites avec、euh, des guitares et qui, du coup, aurait donc préféré revenir avec des accents、euh, jazzy. Tu as eu l'occasion d'écouter cet album, alors, ouais, vraiment à découvrir, ouais, vraiment un bel album. Voilà, Iggy Pop. o n va continuer pendant encore 55 minutes cette émission Label Rock avec Sébastien et Laure, évidemment. On va juste marquer une petite page de pub, bah oui, parce qu'il faut bien vivre, tout simplement, et la pub, c'est des sous-sous. La preuve, allez, bougez pas, on revient. Label Rock, Label Rock, électriquement très satisfaisant. Virgin Radio, Rohan. 19h08 et 34 secondes pour être précis à l'antenne du 494. Vous écoutez Label Rock avec moi-même Sébastien et une invitée ce soir, Laure du service culturel de Riorge. Laure, ça va Tu、t、es plus zen Tranquille, ça va Très bien. Tu vois que ça、bien. se passe bien. Je t'avais dit que ça allait bien se passer. Tranquille. La musique te plaît Oui, super. T'as fait passer tous les messages qu'il fallait Je pense. Bon, très bien. On, re on refera un petit coup à la fin de l'émission, d'accord、euh, Allez, on va continuer avec une actualité chargée pour un autre label qu'on adore dans cette émission. Un label Un des plus vieux labels indépendants anglais, un label qui s'appelle Rough Trade, distribué en France par Beggars Banquet. On vous avait parlé d'un groupe en 2007, un trio écossais de Glasgow qui s'appelle 1990s. C'était à l'occasion de la sortie de leur premier album Cookies. Quelques infos sur ce groupe, un groupe qui comprend des anciens musiciens de groupe s indé qui ont connu un certain succès du côté de, de, de l'Écosse et de l'Angleterre. Je pense à des groupes comme Yummy Fur ou alors V Twin. Un groupe 1990s qui a Même compris dans ses rangs le chanteur des Franz Ferdinand, Alex Capranos. c e t p o u r vous dire que quand même, ça tourne hein, tout simplement. Et quand on leur demande de décrire leur musique, j'aime bien、euh, cette petite phrase. Le groupe répond qu'il s joue n t de la musique comme une blonde descend d'une voiture. Voilà, je ne suis pas là pour faire la polémique, juste pour vous、euh, passer un extrait du nouvel album des 1990s qui s'appelle k i c k s Kicks, qui est disponible donc chez Beggars、euh, Banquet. Je suis impatient de l'écouter. Tu Disais, je suis impatiente d'écouter. Et、eh、bah, c'est parti. The Box, ça s'appelle. But I just wanna get back in that box with you. And maybe they'll be t r é e du nouvel album donc, The Box du groupe 1990s, nouvel album k i c k sorti s depuis quelques jours chez Rough Trade, un trio écossais de Glasgow. On vous disait, actualité chargée pour ce label anglais, puisqu'on vient de recevoir aussi une copie promo du nouvel album de The Viles, un groupe de, de rock néo-zélandais basé à Londres et mené par le chanteur et musicien Finn Andrews, qui n'est autre que le fils de Barry Andrews, hein, du célèbre groupe de rock Les Plus Vieux d a n s Vous se souviendront un groupe qui s'appelle XTC ou Ecstasy en, en anglais et en anglais, ouais, pardon,、euh, signé par r u g h Tride en 2001. Un groupe qui a connu pas mal de hauts et de bas, notamment en 2004, hein, puisque le groupe a tout simplement、euh, éclaté. Phil Andrews, qui est donc reparti en Nouvelle-Zélande pour chercher des nouveaux membres, ce qu'il a fait, il a trouvé deux anciens camarades de classe. En 2005, il revient à Londres pour enregistrer un deuxième album qui sortira en 2006 et qui reçoit des critiques, on va dire, plus que élogieuses. De Depuis, tout s'enchaîne plutôt bien pour De Vels. La preuve avec ce troisième album intitulé s u n Gangs, sorti chez Rough Trade depuis quelques semaines. Un extrait tout de suite dans la Bell Rock, ça s'appelle The Letter. Le、label e l Rough Trade The v e i l s à l'instant de l e t t e l'album, l'album, comment s'appelle l'album d'ailleurs J'ai perdu Sound Gangs. Voilà, il est sorti le 7 avril dernier et encore une fois hautement recommandé par toute l'équipe de Label Rock. On a parlé évidemment de la fête de la musique hein, depuis le début de cette émission à 18h avec l'heure. Il faut pas oublier que l'été c'est synonyme de beaucoup de musique à l'extérieur, des gros ou des petits festivals, etc. Un des plus connus dans la région c'est évidemment les Nuits de Fourvière. Je crois que tu vas y aller. Je vais y aller,、ouais. c'est un rendez-vous à pas louper, le cadre est magnifique.、Euh... Moi, je vais y aller pour une soirée、euh, Poupini Sister、euh, Java et Caravan Palace. D'accord, donc、euh, ça s'étale sur、euh, pas mal de Deux de, mois. Ouais, de u x mois, hein, même、mm. les nuits de, de Fourvière. Des invités de, de Prestige, on y reviendra dans quelques instants. Le premier, euh, premier euh, première date importante, ça sera la venue de Pete Doherty, l'ex、euh, Libertines, l'ex、euh, Baby Shambles, et、euh, maintenant en, en solo, qui sera donc en concert aux nuits de Fourvière à Lyon. Ça sera le 26 juillet prochain. Je n'ai aucune idée s'il reste des places ou si c'est déjà tout、euh, sold out, je ne sais pas. En tout cas, Pete Doherty, on va l'écouter Tout De suite dans la Belle Rock, et on espère qu'il viendra, qu'il ne sera pas pincé、euh, comme à Genève dans les chiottes de l'aéroport de Lyon avec une seringue, mais bon, on verra. Ça fait、quoi. partie du concept. Ouais, ça fait partie du concept. Avec monsieur Pete Doherty, on ne sait jamais s'il sera là ou s'il ne sera pas là. En tout cas, il est à l'antenne de la Belle Rock tout de suite sur le 8 9 4 Un extrait, ça s'appelle Salomé de son album solo sorti chez EMI, ça s'appelle Grace Wasteland, ça c'est le nom de l'album, et donc Salomé tout de suite dans la Belle Rock. In the, cold hole, the coldest t h c o l d e of nights, a fire l i g h t to warm my bones. I've had enough of the dreadful cold, and from the flames I pierce a hollow m a n Stand before her amain As she dances and demands The head of John the Baptist on a plane And、play. in the morning Shaken and disturbed From under soft white fur See the dust in the morning Sets the room alive. Better tell me up your side. I love、it. I stand before her, I'm a d e That she dances and demands her head. i h l v i s a Dora Duncan on a plane. Of night, fire, I light to warm my bones. I've had enough of the dreadful cold.、Through、the flames up here, sir, hallow me. I stand before her, amaze as she dances and demands the hate. Un extrait du premier album solo de l'ex-chanteur des Libertines et le leader des Baby Shambles, Mr. Pete Doherty Salomé. L'album s'appelle g r a c e Wastelands et Pete Doherty qui sera donc en concert. Essayez de, de choper des tickets.、Hein. Je ne sais pas, je vous le disais tout à l'heure, s'il en reste encore ou, ou pas. En tout cas, ça sera donc aux nuits de f o u r v i è r e à Lyon le 26 juillet prochain. On va rester dans les choses calmes comme ça. Je sais que tu aimes bien les, les voix féminines, tranquilles un petit peu comme ça à l h u r e Ouais. Je sais que ça fera plaisir aussi à Sarah qui peut-être nous écoute à la maison. Un groupe qui s'appelle, enfin, un groupe, c'est plutôt une artiste qui se cache derrière un nom qui s'appelle Blue Roses, l'artiste anglaise Laura Groves, une anglaise influencée par des artistes féminins très connus comme Kate Bush, Johnny Mitchell ou alors les Cocteau Twins, mais aussi par des choses un petit peu plus hippies comme Crosby, s t e l e Nash, Prince pour le petit côté un petit peu funk. En tout cas, premier album solo, ça L'artiste s'appelle donc Blue Roses, l'album s'appelle Blue Roses, et encore une fois, c'est disponible dès à présent chez Beggars Banquet. Un album、euh, magnifique avec de belles voix comme ça, et un extrait tout de suite, ça s'appelle I'm Living. p e r c h é de Laura Groves et c'est sur un tout premier album hein, intitulé Blue Roses. On vous le disait, inspiré par Kate Bush, notamment sur ce morceau I'm Living. On vous parlait tout, tout à l'heure de, des Nuits de f o u r v i è r e qui vont se dérouler à Lyon avec Pete Doherty donc en concert le 26 juillet prochain et un autre groupe, un groupe culte anglais de retour sur le devant de la scène puisqu'ils se sont reformés. Je veux parler bien sûr de Blur, un Blur avec apparemment. Graham Coxon, hein, le guitariste, et、euh, Damon Albarn, le chanteur, qui ont bah, apparemment solutionné、euh, leurs différends, puisqu'ils faisaient la guerre depuis quelques années, du coup, le groupe avait splitté, et voilà qu'ils sont à nouveau、euh, reformés ensemble, avec du coup une actu、euh, chargée pour le groupe、euh, Blur, puisque EMI sort demain une compilation qui s'adresse, on va dire, visiblement aux néophytes. Hein, une compilation qui a pour titre Midlife Beginner's Guide to Blur, avec vraiment tous les succès depuis Girls and Boys jusqu'au dernier, c'est sur un double. Double CD. Et puis il y a aussi toute une série de, de concerts qui vont se passer cet été pour Blur, notamment au, au niveau des festivals, avec une date en France. Et oui, ça sera du côté des Nuits de Fourvière à Lyon. Un concert unique qui va se dérouler le 5 juillet 2009 à 21h30. Alors si on ne savait pas pour p e t e d o h e r t y là par contre il n'y a pas de surprise, l'heure c'est archi complet. Quoi.、Euh, apparemment toutes les places sont parties en quelques minutes sur internet et dans tous les points de vente, TicketNet, FranceBillet, etc. Donc ce s t pas la peine. y e p De place pour Blur, mais bon,、euh, tant pis, il y en a alors, plein. Il faudra se battre devant le, le site. Ouais, ou alors、euh, acheter des, des tickets au noir comme ça. En tout cas, ça va faire plaisir de, de revoir Blur sur des scènes o n va pouvoir、euh, s'éclater à nouveau sur Girls and Boys et puis、euh, tous les succès. D'ailleurs, c'est un petit peu le, le, le, le morceau classique de la semaine. C'est sur un album, un des premiers, hein, je crois que c'est le deuxième, ça s'appelle Modern Life is Rubbish, un album qui date de 1993 avec déjà à l'époque un talent euh, vraiment euh, avec beaucoup de potentiel au niveau du, du commercial. La preuve avec ce morceau, Blur, ça s'appelle FOR TOMORROW と o ろい、そんどんこん concert AU にゅいとフォーリア r c i le 5 juillet prochain。 Reggae, ça vous dit? Oui. Alors c'est parti. Reno u Comme on peut dans cette émission, de chasser les nuages et de garder le soleil avec nous en mettant un petit peu de, de rayés comme ça. On parlait de, de Blur, un groupe culte anglais, c'est aussi le cas de ce bonhomme qui officie il y a quelques années sous le nom de Fat Boy Slim, alias Norman Cook. Norman Cook, qui a un nouveau projet qui s'appelle BPA, Brighton Port Authority, à l'extrait de cet album, donc euh, avec euh, la belle voix de m a r t h a Wainwright. v r a i m e n t fait dans les、euh, pures traditions roots reggae avec cette façon de faire ressortir les, les charlés un petit peu la、voilà, l e s Scratch Perry. En tout cas, un album qui existe qui s'appelle I Think We Gonna Need a Bigger Boat avec euh, dessus euh, toute une pléiade de stars.、Hein. On retrouve notamment Iggy Pop, décidément. Plus il est âgé, plus il fait des choses, lui.、Euh, Dizzy Rascal aussi pour une petite touche rap dessus. Jack Peñaté pour le petit côté pop. David Byrne des Talking Heads pour le petit côté world music. Jamie T, nouveau talent de la scène pop rock anglaise. Et pour terminer, donc Marfa Wainwright avec cette,、euh, cet extrait qui s'appelle Spade. L'heure, on a beaucoup parlé de, de Rieur, on a parlé de, de Juan, on a parlé de Mabli concernant la fête de la musique. Il y a plein de choses qui vont se greffer un petit peu partout dans les villages autour, notamment une date、euh, assez rock, hein, même deux qui,、euh, qui vont se passer le, le week-end prochain. Peux-tu nous éclairer de ta science, s'il te plaît Eh b e n oui,、euh, le vendredi 19, euh, donc euh, au Café de la Gare chez Marianne à s a i n t v i c t o r s u r r h i où il se passe、euh, plein de concerts. Très sympathique. Ouais, on rappelle que Saint-Victor-sur-Rhin, il faut passer par r é n i et、Rény. continuer.、Hein. Voilà, donc à partir de 20h15, une soirée、euh, rock et punk avec、euh, Ni, qu'on a é c u au Grand Marais d'ailleurs, avec Marco, Jean-Mi et Cathy, suivi de Silverton et ensuite My Name Is. Voilà, donc ça c'est le vendredi 19, c'est au Café de la Gare, u donc、euh, à Saint-Victor-sur-Rhin. Et le dernier groupe dont tu nous as parlé, My Name Is, qui vont,、euh, ils n'ont pas peur, ils jouent le lendemain aussi.、Hein. Ils jouent le lendemain, le samedi 20 à partir de 21h au Soleada Café, rue Bourneuf. Voilà, donc encore des bons plans. Je sais que ça clash e un petit peu avec Riorge, mais ça va être vraiment beaucoup plus rock. Il en、là. faut pour tous les groupes. Exactement, exactement. Et Ni, on a bien aimé hein, du côté des Grands Marais. Donc、euh, si vous êtes fan du groupe,、euh, allez les retrouver donc, le vendredi 19 à partir de 20h15. On va laisser tomber le, le rock. Nous, on va se jouer encore une petite douceur avant de, de raccrocher l'antenne dans 20 minutes avec un duo suédois composé de Carolina et Johan qui s'appelle Club 8. Ils ont déjà sorti 6 albums. On vient de recevoir un, un mic. Maxi, 5 titres intitulés Jesus Walk With Me, Jésus Marche avec moi, Maxi. Voilà, c'est disponible sur le label Labrador. A noter que ce duo est en train de composer un prochain album, et qu'ils sont actuellement en tournée acoustique au Brésil et que c'est la première fois qu'ils visitent le continent sud-américain. Voilà, Club 8, Jesus Walk With Me, tout de suite dans Label Rock. When I wake up in the morning, feel the sunshine on my face. I get up and I'm yawning. There is so much time I can't waste. Cause、I'm Du duo suédois Club 8 composé de Carolina et Johan. C'est tiré d'un extrait d'un maxi qui s'appelle Jesus Walk With Me. Autre douceur dans la belle rock, une chouchou hein, dans cette émission. C'est la belle californienne a l e l a Diane White as Diamonds tirée de son deuxième album solo qui s'appelle To Be Still. I've known mornings white a s Cet album est sorti en, en février dernier, mais c'est toujours le même frisson à chaque fois que j'écoute cette chanson. Allez, la Diane White as Diamonds, la Californienne, donc deuxième album solo, sorti le 17 février sur le label français Fargo, un album qui s'appelle To Be Still. T'es pas encore convaincu lors de, de cette Californienne, non, pas non Bah, si, si, je trouve si. que c'est、ouais. très bien. Après, les goûts, tu es sous le charme, mais je le suis un petit peu moins, c'est tout. D'accord, ouais, c'est pas toujours évident. Hein, sur la longueur d'un album c'est vrai que ça peut un petit peu Est un petit peu long comme ça, mais en tout cas, il y a des titres qui sont vraiment magnifiques. Voilà, il y a des petits coups de cœur qu'on reçoit comme ça,、euh, tel MP3 reçu cette semaine. J'ai pas beaucoup d'informations sur la prochaine nouveauté, si ce n'est que c'est un projet jamaïcain sous le nom de Major Laser. Voilà, en fait, après avoir fait quelques recherches du côté de, de l'internet, je me suis aperçu que c'était un duo anglais et américain, le producteur américain de hip-hop Diplo et Switch du côté de, de l'Angleterre. Qui se sont associés et qui sont partis en Jamaïque explorer leurs racines reggae et faire bosser pas mal de, de, de personnes cultes hein, de, de la scène reggae jamaïcaine. Apparemment, il y a un album qui sort la semaine prochaine. On n'a reçu qu'un titre. Ça s'appelle Major l a z e r Le titre, ça s'appelle How I Like It. On va le, monter le son, voilà. On va y aller tranquillement, comme ça, en direct. Et c'est remixé par un DJ qui s'appelle Afro Jack. Vous allez voir, c'est une bombe、euh, dance floor.、Euh, à mon avis, ça va cartonner cet été. C'est assez spé, mais,、euh, moi, ça, ça nous plaît bien dans la Bell Rock. Uh. Uh. That's how I like it,、uh, that's the way I like it, yeah You know I want it, keep on going all the way That's how I like it, that's the way I like it, yeah Just touch me on it, baby you just made my day That's how I like it, that's the way I like it, yeah You know I want it, keep on going all the way the you、uh -huh. Simplement énorme, j'adore ce genre de son, hein, parfait pour、euh, le dance floor quand on peut se frotter un petit peu comme ça, hein, il faut le dire. J'ai、ouais, vu、euh... que tu savais bien danser là dans le studio, dis donc Ragamuffin <coughs> ça t'inspire,、ah, il ça m'inspire.、Ouais, j'aime bien, j'aime bien.、Hein. Major Laser donc,、euh, how I like it, version signée Afrojack, hein, on vous le disait, un projet jamaïcain、euh, avec un album、euh, qui sort la semaine prochaine,、euh, si tout l'album est comme ça,、euh, j'adhère, il n'y a pas de souci. Moi aussi. On va aller、euh, acheter ça, écouter ça tout au long de l'été. On va bientôt se quitter puisqu'il est 55. On va rendre l'antenne à, à Paris, hein, évidemment.、Euh, juste avant de se quitter, on va faire une petite un petit récapitulatif de, de, la, fête de, de la, toi,、eh、ben, la fête de la musique à Rioge. r Avec toi, Laure La fête de la musique, c'est vendredi 19, avec des concerts qui commencent dès 18h et puis ensuite à 20h. à Partir de 20h, place de la République et place centrale à Riorge Centre.、Euh, L'œil du Ficus, chanson rock, le Smokey Joe combo, combo jazz acoustique et enfin le bal des Martines, 2h45 de, de danse enflammée. Voilà, donc ça, ça sera du côté de, de Riorge, mais il va se passer plein, plein, plein de choses à partir de jeudi sur One. Le but du jeu, c'est de sortir dans la rue. On le disait hors antenne, prenez, je e sais pas, n'importe quoi, vos casseroles, faites du bruit. Hein, et on est... Sortez juste de chez vous voilà, et vous trouverez、voilà. des gens avec qui faire cette. Fête de la musique. Voilà, donc Riorge.fr pour Riorge et Rwan.fr évidemment pour、euh, tous les programmes、euh, concernant la ville de Rwan. Voilà, merci Laure de ta présence,、euh, c'était、euh, franchement euh, excellent. Merci de m'avoir invité. Tu es la, la bienvenue, tu sais, sur cette antenne, tu, tu viens souvent d'ailleurs nous voir, c'est bien, hein, ça fait plaisir. Voilà,、euh, on va terminer avec une dernière nouveauté, pas la moindre, puisque c'est le retour 13 ans après la sortie du premier album de Hills, souvenez-vous, Hills, nouvel album qui va sortir très prochainement. Signé par、euh, Coopérative Musique, un album qui s'appelle Ombre Lobo, avec toujours、euh, bah, ce mélange de, de folk et de lo-fi, un petit peu un son psyché et grungy, mais avant tout, tout simplement magistral. J'aime bien les communiqués de presse, c'est toujours le meilleur album qu'ils ont fait, et、euh, bah, pour l'avoir écouté, c'est vrai qu'il est bien cet album. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur le 8 9 4 dans la Bell e Rock de 18h à 20h. Ciao tout le monde, soyez s a g e s mets pas trop, et surtout faites du bruit le week-end prochain pour la fête de la musique. Ciao leur Bonne Fête de la musique à tous. Salut Seb. Allez, à bientôt et à partir demain matin, évidemment, les infos locales avec Marilyn à 7h30. Hills, un extrait de cet album, ça s'appelle Lilac Breeze. l i l a Blowing through the warm summer air. I know your perfume, the smell of your hair. Sun is setting and the crows all cry. Like a storm forming in the sky. God, I just g o t hear. All I can do is feel, feel, feel.